Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Indie 500, le podcast dans lequel on revient sur la création vidéoludique française avec ses développeurs et ses développeuses. Et aujourd'hui, eh bien, c'est un nouveau projet que nous vous présentons dans l'émission. Alors habituellement, on parle de jeux qui vont bientôt sortir ou qui sont déjà sortis il y a quelques jours, mais là, on va parler d'un projet sorti le 30 décembre 2025, un projet pourtant qui a beaucoup fait parler de lui et Et pour l'occasion, eh je, je vais avoir le privilège de discuter avec Sacha Alzieu. Sacha, bonjour, comment vas-tu Mais Bonjour, je suis au top du top. Euh, je <rire> suis sur mon petit nuage. J'arrive pour l'instant pas vraiment à redescendre, même si ça fait 5 euh, jours euh, que, que, que, que je suis le maître du monde, hein, clairement. <rire> mais mais ouais, je ne suis, suis pas encore redescendu vraiment. Alors Sacha Alzieux, vous ne le connaissez peut-être pas et pourtant effectivement c'est une personne qui a fait l'actualité il y a peu dans le domaine du jeu vidéo puisque tu as eu l'occasion de remporter un Pégase pour les Murmures du Soleil et c'est du jeu dont euh, nous allons discuter Les Murmures du Soleil donc sorti euh, le euh, 30 décembre 2025 réalisé donc par toi euh, Sacha et c'est un jeu un petit peu particulier on va avoir l'occasion d'y revenir tout au long euh, de euh, cette émission puisque c'est un jeu notamment à destination des personnes non voyantes. Tu, tu, tu, tu mets bien le mot notamment et c'est exactement ça. L'idée, c'est que l'expérience soit la même qu'on soit voyant ou non. Donc vraiment le notamment est exactement ça. On va avoir l'occasion donc de revenir sur ce titre, mais avant tout ça, bah je te laisse te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices. Euh, bah du coup, bonjour. Je m'appelle Sacha. J'ai fait ma scolarité en Afrique subsaharienne. Donc ok. Euh, dans différents pays. Je suis rentré en France pour les études, parce que les études là-bas, il n'y avait que des études de maths et c'était hors de question. Euh, donc je suis rentré pour faire des études de cinéma, j'ai passé une licence de cinéma. Ensuite, j'ai fait une licence professionnelle de game design euh, à Paris. Et à partir de là, j'ai essayé de rentrer dans l'industrie du jeu vidéo, euh, compliqué. Mmh. Euh, j'ai passé trois ans et demi à essayer de rentrer dans des, dans des boîtes, dans des studios français. J'ai envoyé en tout 194 lettres de motivation. Waouh Ouais, c'est beaucoup, sachant qu'une lettre de motivation, c'est euh, tu regardes quels jeux ils ont fait, les jeux qui sont, qui sont sur le point de sortir, comment tu peux l'améliorer, qu'est-ce que tu peux apporter. Enfin, c'est du vrai travail. Et à chaque fois, ça s'est terminé, euh, souvent loin dans le processus de recrutement. Euh, mais ça s'est toujours arrêté avant que je puisse rentrer dans la boîte. Donc j'ai dit, bah, tant pis, je vais faire des projets solo pour montrer à tout le monde que je suis trop fort. Euh, et j'ai euh, co commencé à développer un jeu en VR euh, à destination des non-voyants. Euh, donc c'était un jeu Star Wars, euh, gratuit, donc c'était un, un fan-made en fait. Euh, Unseen euh, Forces, euh, c'est celui-ci Unseen Forces, exactement, tout à fait. Euh, sauf qu'il euh, y avait deux soucis dans le design du jeu à la base, c'est que c'est un jeu VR pour non-voyants, euh, les non-voyants n'ont pas de casque de réalité virtuelle, mm -hmm. mais, étonnamment. Et euh, la deuxième chose, c'est que c'est Star Wars. Star Wars, je j'ai juste pas le droit de le donner. Enfin, déjà de, de le vendre, j'ai pas le droit, mais euh, théoriquement de le donner non plus, de le fabriquer non plus. Donc j'ai envoyé un mail à Disney en mode ouais, j'ai fait un jeu Star Wars. Ils m'ont dit, on va te mettre au tribunal. J'ai dit euh, ah non d'accord. <rire> euh, j'ai dit euh, je vais rentrer chez moi et je vais faire un autre jeu. Alors. <rire> et euh, et du coup j'ai décidé de développer les murs du, du soleil. soleil. Ok. Le jeu, le jeu en question, qui du coup, c'est le même concept, sauf que c'est une IP euh, libre de droit. C'est plus Star Wars, c'est une, une, une nouvelle licence que j'ai fabriquée, que j'ai inventée. Mm -hmm. Et euh, surtout sur téléphone, parce que bah, les non-voyants, par contre, ont un téléphone. Ça, c'est douce. Ça, c'est super. Alors, voilà. tu vas un peu trop vite en, en besogne, parce qu'effectivement... Euh... C'est ce que j'avais repéré lorsqu'on va sur, sur ton portfolio. Cone c'était un peu le, le, le brouillon des, des murmures du soleil. Mais comment tu es arrivé justement à, à imaginer un jeu pour les personnes non-voyantes je, je pourrais dire non, mais c'est parce qu'il faut faire attention à donner l'accès aux jeux vidéo à tout le monde. Genre, il y a une grosse part de moi qui est ça. Mais l'autre part de moi, c'est euh, je, je sais tout faire dans un jeu vidéo, sauf dessiner. Du coup, euh, si je fais un jeu pour les non-voyants, il n'y a pas d'image, j'ai pas besoin de dessiner. Hop. Ok <rire> voilà. <rire> Pourtant, il y a pas mal de projets sur lesquels tu, tu as travaillé, pas que du jeu vidéo d'ailleurs, puisque je vois notamment aussi du, j'allais dire du jeu de société. Euh, oui, du jeu de société même, puisque on a effectivement quelques, quelques créations qui ont été, qui ont été faites. Est-ce que ça aussi, ça t'a quelque part aidé à, à, à formaliser un peu le, le, le projet que tu voulais faire euh, Alors pas, pas ce projet-là particulièrement, mais en fait les, les, les jeux de rôle papier, les jeux de société, les grosses chasses au trésor euh, que je fabrique. Euh, c'est juste pour rester dans la création ça me fait, euh, ça me fait vraiment euh, kiffer, euh, j'aime beaucoup créer et, euh, et sur des longs projets comme les murmures du soleil euh, bah, finalement il y a toute une partie du travail qui n'est pas de la création mais qui est juste euh, bah, du débugage euh, de, de la précision sur le dialogue qui va se déclencher à tel instant et tout ça et donc j'ai fait d'autres projets à côté pour euh, m'amuser et forcément euh, si tu me donnes un morceau de bois et une scie sauteuse, bah, en fait euh, je peux te faire un casse-tête que tu peux trouver dans Skyrim. Okay. Et, euh, et tout ça, toujours sans passer par du dessin. Incroyable. Ouais. Incroyable. Et puis, j'ai vu que tu étais animateur en centre de loisirs. Ça, c'est aussi quelque chose fait. qui m'intrigue. Est-ce que, justement, ça te... le fait de créer des jeux avec les enfants, ça t'a aidé, justement, dans la création euh, des différents projets que, que tu as mis en, en place Peut-être pour les simplifier, par exemple Alors, ouais. Pour... En fait, pour simplifier, même pas pour simplifier le jeu, mais pour simplifier la création. C'est-à-dire que quand tu es avec des enfants, il y a plein de moments où ah on a une demi-heure. On a une demi-heure, il faut qu'on attende le bus. Euh, ok, on fait quoi pendant une demi-heure Et en 20 secondes, il faut que j'invente un jeu. Ok, on prend des plots de différentes couleurs, on prend des dossards de différentes couleurs, parce qu'on en a euh, quelle chance, et on va <rire> jouer un jeu avec des kraken, des bateaux. On dit que vous, vous êtes des bateaux, et, euh, et vous, vous êtes les kraken, et vous allez vous courir après, et let's go. Et, euh, et voilà, c'est toutes petites créations euh, qui vont être jouées instantanément, genre c'est presque de la sculpture sur glace. C'est-à-dire que ça va disparaître dans, dans 40 minutes, Et euh, mais, mais tu, vas faire kiffer, tu vas faire kiffer une trentaine d'enfants et tu vas leur faire passer le temps et ça évite euh, des soucis parce que les enfants qui font rien, euh, ça fait des soucis euh, sauf que le léger souci en animation c'est que euh, quand je passe du temps avec les enfants avec des jeux dans les périodes d'activité c'est extraordinaire, c'est génial mais tout ce qui est vie quotidienne, j'ai beaucoup de mal à le gérer il euh, y a plein d'enfants qui sont euh, pas forcément heureux dans leur vie et en fait j'absorbe Tout leur, tout leur malheur, tout leur, toute leur tristesse et tout ça. Et en fait, euh, au bout d'une semaine, euh, euh, semaine et demie, je fais un burn-out, je m'en vais. Et puis, je <rire> réessaie deux mois après. Et au bout d'une semaine et demie, je fais un burn-out, je m'en vais. Donc, <rire> j'adore passer du temps pour créer des jeux avec les enfants. Mais la vie quotidienne, c'est trop compliqué pour moi. Donc, j'ai dit, je retourne dans le jeu vidéo. Ok. <rire> Quelles sont les leçons voilà. que tu as retenues, justement, de, de ces jeux avec les enfants euh, que toi, tu as pu appliquer par la suite dans tes créations Un jeu n'est jamais fonctionnel tant qu'il n'a pas été testé. Mais ce n'est pas parce qu'un jeu n'est pas fonctionnel qu'il n'est pas marrant. Okay. Tu peux toujours, euh, les, les, les fameux bugs, qu'ils soient en jeu physique sportif ou en jeu vidéo, ou... tu peux toujours dire « Non, mais c'est fait exprès, en fait », si tu trouves une bonne excuse. Et après, tu changes un tout petit peu les règles, tu, re, tu résous ton bug, tu... et du coup, tu avances un peu plus. Et les enfants ou les gens qui jouent, euh, qui jouent à mes jeux sont toujours « Ah, il y a eu un souci à ce moment-là, mais c'est vrai que je n'avais pas du tout capté. » Genre, nous, on pensait que c'était parce que ça, parce que ça, et... mais oui, bien sûr. Mais oui, tout à fait, oui, oui j'avais fait exprès, tout calculé, bien sûr. Voilà. Alors il y a un autre truc, mais je ne sais pas si c'est avec des enfants, mais lorsque euh, j'ai parcouru ton, ton portfolio, il y a un jeu qui s'appelle Né, et il y a un jeu, ah. c'est un jeu que tu as conceptualisé en Lego. Ouais, <rire> tout à fait. Est-ce que ça aussi, alors, ça vient avec, euh, avec le, le comment dire, le, le fait d'être avec des enfants euh, Alors en vrai, non, euh, pas du tout. C'est juste que je me suis rendu compte que le Lego était pratique. Euh, pour de la 3D en 2D. C'est-à-dire que mon jeu était un jeu en 2D, euh, donc comme un Mario, si tu veux, mmh. mais où tu peux passer du plan euh, au plan de devant et au plan de derrière. Okay. Et en fait, faire ça en Lego, ça me permettait de, moi, physiquement, tourner autour de mon level design euh, et voir, ah ouais, non, le, la chaîne, il faut qu'elle soit là parce que sinon, le personnage, il peut pas passer, ce genre de choses. Et, euh, et j'ai appris, quelques semaines après, que Hideo Kojima euh, fabriquait fabriqué ses niveaux de Metal Gear Solid 1 en Lego aussi. Et je trouvais ça extraordinaire. Ouais, avec la <rire> caméra. Crois... Mais oui effectivement, ouais. la caméra. Donc, il plaçait la caméra dans un, dans un univers de Lego. Et ça lui permettait justement de, de représenter les différents points de vue du personnage. Et de montrer à son équipe euh, comment ça allait marcher, ouais. le, le, le Nio. Et ouais, ça, c'est une très bonne idée. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de projets sur ton, sur ton portfolio. Mais est-ce qu'il mmh. y a beaucoup de projets que tu as terminés sur ton portfolio Parce que j'ai pas vu énormément de vidéos, euh, par exemple, qui parlent bah, de nez. On parlait de nez à l'instant. Euh, mmh. J'ai l'impression que c'était plus un prototype qu'autre chose. Est-ce que, euh, est que finalement euh, Unseen Forces, on va revenir euh, sur lui et puis les Murmures du Soleil, bien sûr, ce sont les premiers véritables projets sur lesquels tu, tu commences à travailler Euh, complètement, mais même, même unseen Forces, finalement, c'est un fan-made, c'est un projet perso, c'est euh, quelque chose qui n'est pas sorti, enfin qui est disponible en ligne sur euh, SideQuest, par exemple. Mais euh, mon premier jeu vidéo sorti, c'est euh, Les Memeurs du Soleil. Tous les autres, c'est des Game Jam, des projets étudiants, des projets avec des potes, des projets avec la famille. Euh, ça n'a jamais été des jeux vidéo destinés à sortir vraiment sur les marchés euh, classiques, sur le... enfin, donc. Euh, sur Google Play ou sur Steam. Quoi. Mm -hmm. bah justement, on va revenir un peu sur les murmures du soleil, mais j'ai envie de revenir un petit peu sur la genèse du projet, parce que tu m'as dit, mm -hmm. je ne sais pas dessiner, donc c'est pour ça que je réalise un jeu pour les personnes non voyantes, en, en premier lieu. Mais par la suite, l'idée a évolué beaucoup plus que cette simple promesse. Euh, alors, en fait, euh, ce que je voulais, c'était euh, proposer une histoire Euh, avec des sons et des vibrations euh, pour, euh, comme seul, comme seul euh, signe qui va te permettre de, faire du, de, de proposer un gameplay. Mmh. Les signes, c'est euh, ce que le jeu donne aux joueurs euh, comme information. Et en fait, ce qui a évolué vraiment dans mon jeu par rapport la, au moment où j'ai lancé le projet sur Unreal Engine, c'est l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis euh, étonné tout seul en fabriquant l'histoire. C'est-à-dire que bon, c'est un père, il est avec ses enfants, il entend la voix de sa fille, il a, il a son fils avec lui. Et puis après, au bout de six mois de création, je fais, oh, ce serait trop marrant qu'en fait la fille soit morte depuis très longtemps et qu'en fait euh, lui parle à travers la tête du, du, du personnage principal. Ok, donc on part du principe que la fille est morte il y a longtemps. Ah mais attends, le fils, on a aucune preuve qu'il soit réel ici. On va dire qu'il est mort il y a longtemps et du coup je vais changer les dialogues pour que les personnages ne parlent jamais directement au fils mais parlent toujours au père. Ok, donc j'ai changé ça. Ah, mais en fait, on peut dire que la mère, elle est encore en vie. Donc, on cherche une personne qui était sans être mais en fait, elle est encore en vie. Oh, Vas-y, on va dire qu'elle est encore en vie. Et en fait, c'est vraiment l'histoire, au fur et à mesure que je codais, que je programmais et que je faisais mes sons, et au fur et à mesure, l'histoire cœur du jeu a complètement changé. Okay. Et je me suis brain tout seul, en mode... Euh... Même moi, j'étais plus sûr de qui était en vie et qui n'était pas en vie. et <rire> euh, Quel meilleur moyen de tromper tes ennemis qu'en te trompant toi-même mm -hmm. Et En l'occurrence, mes ennemis, c'est les joueurs. Donc, ça ne marche pas, mais dans les jeux vidéo, ça marche. Mais euh, enfin, dans les jeux vidéo compétitifs. Et, et c'est vraiment ça. Je me suis dit, euh, vas-y, on va essayer de perdre tout le monde, notamment moi. <rire> voilà. J'espère que tu as quand même été au bout, euh, au bout en, <rire> oui. à ramener justement toutes, euh, toutes tes réflexions euh, par rapport à tout Maintenant, ça. Maintenant, il y a un, une trame euh, précise. Combien de temps tu as mis pour, pour développer les, les Murmures du Soleil euh, Le projet a commencé réellement il y a deux ans, mmh. euh, mais sauf qu'un projet de jeu vidéo, il y a quand même beaucoup de design papier avant de se lancer sur, le, sur un moteur de jeu. Moi, j'ai utilisé Unreal et, euh, et du coup, j'ai fait huit mois où je ne faisais qu'écrire sur un cahier. Okay. Tout. Il, y avait, il, y avait trop, il y avait beaucoup de choses à écrire. J'ai rempli mon cahier et une fois que je suis arrivé à la dernière page de mon cahier, j'ai dit « Ok ». On lance le jeu. On termine. On et là, j'ai lancé, ouais. lancé le projet Unreal euh, et, et j'ai commencé à programmer. Euh, je ne programme pas du tout en C++. J'adore le nodal. Mm -hmm. euh, S'il y a un point-virgule dans, dans ma programmation, ça m'embête parce que je ne vais pas mettre l'espace avant et il y aura marqué cette fameuse phrase syntaxe. <rire> euh, alors qu'en nodal, euh, bah, tu mets ton nœud. Si ça se branche, ça se branche. Si ça ne se branche pas, ça ne se branche pas. Okay. <rire> Donc, une simplicité de programmation. Et les outils maintenant euh, proposent vraiment à... Tout le monde de faire un jeu sans, sans blague. Si vous regardez 5 euh, heures de tuto YouTube, euh, vous pouvez fabriquer un jeu. Après, euh, ça prend du temps. Mm. Mais si vous avez le temps, euh, c'est trop facile, quoi. Mm. Enfin, trop facile. C'est faisable. C'est tout à fait faisable, voilà. Ouais. Alors, les murmures du soleil, c'est un jeu de tir. Ça, c'est assez intéressant euh, comme, euh, comme particularité. Moi, ça m'a rappelé un autre de tes projets, et peut-être que euh, peut-être que ça va connecter ou non, c'est The Old Saber. On reste toujours dans l'univers de Star Wars, mais on est sur un jeu avec une ambiance bien plus, on va dire, pesante, comme ce que proposent finalement les Murmures du Soleil. Est-ce que tu t'es inspiré aussi de, de cette création-là Il y, a, il y a forcément quelque chose euh, qui transcende euh, tous mes projets et, et qui, qui, qui est assez, euh, assez particulier. Ça va être euh, qui suis-je Où cours-je Dans quelle étagère mm -hmm. euh, vraiment, Très très très, euh... bonne, très très bonne contre Petri. Bravo. Oui. <rire> <rire> et, euh, et du coup c'est euh, ouais, le fait de, de mettre le joueur dans la peau du personnage et en fait de, de, de virer tout ce qui est suspense le suspense c'est quand le spectateur sait mais que le personnage ne sait pas mm -hmm. alien les dents de la mer tout ça euh, moi dans mon jeu je veux absolument que le joueur et le personnage ou la joueuse et le personnage soit dans la dans le même état d'esprit et, et essayer de comprendre les choses en même temps et quand le joueur ou la joueuse arrive à comprendre quelque chose ah mais c'est sûrement ça qui est en train de se passer quelques secondes après il y a le personnage qui lâche euh, « Ah, mais c'est ça qui est en train de se passer !» Et du coup, ça, ça, ça permet aux joueurs d'être toujours dans cette enquête, de savoir euh, « Mais bon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Et, et oui, du coup, un, euh, The Old Saber, c'est euh, voilà, une ambiance pesante, euh, des voix qui te parlent dans ta tête, euh, des araignées euh, monstrueuses qui sont un peu partout dans un vaisseau. Euh, tu commences dans une pyramide sur une planète, tu avances, tu es dans un vaisseau il euh, y a pas vraiment de raison il y a pas donc c'est un peu côté folie encore une fois euh, qu'est-ce qui se passe quoi mm. donc euh, donc c'est il y, y a forcément quelque chose entre Ziole euh, Saber and Forces et euh, euh, les murmures du soleil ouais parce que la la, la la comment dire la liaison est assez euh, je pense évidente à faire entre les deux on a une espèce de progression entre les trois projets enfin en tout cas moi c'est ce que je trouve euh, lorsqu'on analyse ton ton portfolio vraiment une une comment dire une gestion des différents projets qui se répondent les uns après les autres Alors donc je disais que les murmures du soleil c'était un jeu de tir. Euh, comment on fait un jeu de tir pour les personnes non voyantes euh, Alors en VR c'est super simple. Okay. Ah, vraiment en VR c'est c'est ultra facile parce qu'il y a une précision euh, qui, qui qui est qui est vraiment grande entre le casque et la manette euh, la manette gyroscopique et euh, et du coup en, en VR très facile. Unreal m'a dit tu veux faire un jeu VR sans image vas-y y a pas de souci je te mets ça ça comme outil j'ai commencé à faire et Unseen Forces trop facile à faire. Euh, les mémoires du soleil, euh, c'est autre chose, parce que comme c'est sur mobile, mobile, il y a je ne sais pas combien de types de mobiles actuellement euh, disposent sur Terre, mmh. mais mon jeu est dispo sur 12 000 mobiles différents. 12 000 mobiles différents, cest à dire 12 000 mobiles qui fonctionnent différemment, avec des chipsets différents, avec des écrans qui ne font pas la même taille, avec euh, tout, tout ce genre de choses. Et, euh, et du coup, beaucoup de, de compatibilité à faire. Et c'est quelque chose que où j'ai pas forcément... Euh, Je n'ai pas forcément aimé le faire, parce que c'était beaucoup de code euh, et beaucoup de choses que je ne maîtrisais pas forcément la programmation moteur. Euh, donc, il a fallu gérer le gyroscope. Et le gyroscope du téléphone, c'est plus ou moins précis selon les téléphones. Donc, j'ai été obligé de faire au début du jeu, un, pendant le tutoriel, une partie... Euh, comment dit, calibrage euh, Calibrage, mm -hmm. ouais, exactement. Calibrage du téléphone, pour que ça fonctionne Sauf que calibrer un téléphone sans images, euh, dire aux joueurs de viser à tel endroit particulièrement, euh, ce n'était pas forcément facile. Et là, j'ai découvert le truc de 90 degrés. 90 degrés, c'est super simple à faire. Tout le monde connaît le 90 degrés. Okay. Et donc, toute ma, toute, tout mon calibrage part sur ce, sur ce 90 degrés. Et après, euh, bah, le jeu euh, fonctionne euh, euh, sur le gyroscope, sauf qu'il qu n'utilise que le droit gauche. Il n'utilise pas le haut-bas. Okay. parce que je me suis dit que c'était beaucoup plus compliqué de gérer le haut-bas pour le joueur euh, enfin joueur ou joueuse mm -hmm. et, euh, et du coup je, en fait dans les tests dans mon jeu VR je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui tiraient au dessus ou en dessous et qui avaient du mal à vraiment viser et je me suis dit je vais pas m'embêter avec ça sur téléphone je vais juste partir sur du droit gauche et manifestement les joueurs il y a aucun joueur qui m'a dit euh, oh, j'aurais bien voulu viser en haut ou en bas donc c'est mm. que c'est pas grave Voilà. Tu, tu disais du 90 degrés, donc on suppose euh, moins 90, 0, 90, donc gauche, ouais. milieu et, et droite, mais est-ce que tu as calé aussi des interactions dans les interstices, par exemple à 45 degrés, est-ce que c'était possible, ou est-ce qu'au contraire c'était quelque chose de beaucoup plus difficile à mettre en place, euh, que tu aurais peut-être voulu d'ailleurs En fait, pendant le, pendant le calibrage, euh, je dis euh, à la joueuse ou au joueur de regarder devant, Enfin, euh, de mettre le téléphone bien devant et de double-cliquer sur l'écran. Ensuite, de déplacer un tout petit peu le téléphone sur la droite et de double-cliquer sur l'écran. À ce moment-là, je saurais si le gyroscope doit être inversé ou pas. Mm -hmm. Et après, je lui ai dit de mettre le téléphone droit devant. Et après, je lui dis là, tu vas à 90 degrés, comme si tu voulais photographier euh, quelqu'un qui est assis à côté de toi sur un banc. Et euh, donc, du coup, ça permet vraiment d'avoir le, euh, le, le, le truc précis. Et à ce moment-là, c'est le programme avec un super calcul mathématique qui était un petit enfer à fabriquer. Okay. ça faisait longtemps que j'avais pas fait des maths hmm. et, et à partir de là le téléphone est calibré et du coup le joueur ou la joueuse peut à ce moment là bah, bouger le téléphone que bah, 10, à 30, à 20, peu importe puisque le ratio sera euh, à chaque frame euh, rafraîchi Ok. donc, euh, donc voilà J'ai entendu un bruit, je ne sais pas si tu veux répondre Pardon, ordre. non, non, il n'y a, a aucun souci, c'est des mails c est, c est, Ça arrive quand <rire> tu gagnes le Pegasus. c'est le meilleur <rire> jeu mobile, je te jure, j'ai jamais eu. Même pour mon anniversaire, mon téléphone il sonne pas autant. <rire> On aura l'occasion d'y revenir à la fin. Euh, mais alors, j'ai parlé d'un jeu de tir. Pourquoi être parti sur un jeu de tir Pourquoi avoir décidé. Euh, on, on va avoir l'occasion de revenir sur un, sur un exemple juste après euh, avoir décidé de ne de pas uniquement être un jeu où justement on est sur quelque chose de très, de très comment dire de très peu de très peu interactif ben justement pour être sur quelque chose d'interactif genre moi ce qui me passionne c'est le jeu vidéo mmh. et, euh, et le jeu, le jeu vidéo c'est l'interaction en gros au moment où j'ai fait le projet j'ai euh, rencontré euh, Nord Dan... no, euh, Nordine Gachi Euh, qui est le créateur de Blind Legend. Blind Legend, un jeu sorti en 2014, sans images, euh, thème médiéval, mm -hmm. et on joue un chevalier aveugle, aussi accompagné de ses enfants, euh, de sa fille, je crois. Euh, et là, on va être sur un jeu euh, parade tapé euh, finalement très proche, en termes de gameplay, une fois le téléphone en main, euh, très proche de euh, The Elder Scrolls sur mobile. Donc en gros, restez appuyé sur l'écran pour euh, lever le bouclier, Euh, appuyer deux fois pour euh, slash un coup d'épée, euh, faire des sweeps droite-gauche pour esquiver. Euh, du coup, finalement, en, en core gameplay, très similaire à, à ce qu'a fait Bethesda sur mobile, euh, mais sans images. Mm -hmm. C'est pratique d'avoir un jeu médiéval sans images parce qu'une carriole, un cheval, euh, une porte qui s'ouvre, tout ça, c'est des, des bruits qu'on connaît euh, parce que c'est des bruits qu'on a entendus dans les cultures populaires euh, et puis même dans la réalité. Et du coup, ça permet de, de balancer des sons en donnant les, enfants, les, les informations aux joueurs ou à la joueuse. Genre, euh, s'il y a un cheval qui passe, avec les sabots qui font cloc-cloc-cloc et le cheval qui est nid, on n'a pas besoin de dire mm, « c'est un cheval mm. !» euh, Mais le médiéval euh, bloque euh, dans la créativité des sons. C'est-à-dire que comme c'est des sons qu'on a déjà entendus, c'est des sons qu'on s'attend à ce qu'ils soient de telle ou telle façon. Okay. Alors que la science-fiction, Bah euh, moi j'ai décidé d'inventer une technologie à bulles. C'est-à-dire que dans mon jeu, il y a pas d'électricité, c'est des bulles. Donc si un objet fait des bulles, c'est qu'il marche. Genre la porte qui s'ouvre, et si, si, si la porte s'ouvre pas, ça fait pas de bulle. Et... Très très et coup... très très bien imité. Hein, euh... <rire> Mais genre... si, ouais j'ai non j'ai beaucoup de taf attends. Oh. <rire> et euh, et du coup c'est pour ça que je suis parti dans le dans le futur. Alors en plus j'adore euh, l'univers futuriste. Mais, euh, mais ça m'a permis d'avoir une liberté et de faire absolument n'importe quoi au niveau des sons. Par exemple, le bruit du bouclier, euh, du... donc euh, le vaisseau à un moment active le bouclier. Ça fait un « wouam wouam wouam wouam En fait, ce truc-là, c'est un gros ballon, un gros ballon de baudruche, euh, mais genre qui fait un mètre de diamètre, et sur lequel j'ai tapé avec une baguette, et ça fait « baum, baum, baum ». Ensuite, tu inverses le son, ça fait « wouam wouam Et ensuite, tu mets de la résonance, et ça fait « wouam wouam wouam wouam wouam wouam wouam wouam et puis après tu manques le pitch et tout ça et ça fait et là ça fonctionne. Incroyable. Et du coup, le, le futur permet de faire n'importe quoi avec les sons, là où le passé sert, enfin, aide à donner des infos mais finalement te bloque un peu dans, dans ta créativité sonore. Et donc justement c'est parce que tu es parti dans le futur que tu t'es dit je vais partir sur un jeu de tir Ah oui pardon, on était au jeu de tir, exactement, tout à fait. Euh, en fait il n'y en a pas. Il n'y a, y a, y a, y a pas de jeu de tir pour non-voyants actuellement. Euh, même sur PC. Je n'en connais pas, hein, en tout cas. Et euh... Enfin, oui, pardon, je dis qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, je n'en connais pas. Et, euh... et en fait, ce n'est pas si compliqué à faire. Genre euh... le fait justement d'utiliser le gyroscope du téléphone et puis de mettre des trigger box à droite à gauche avec un recast. Le recast, c'est envoyer une ligne devant le personnage et savoir ce qu'il vise. Et du coup, ben, si il est en train de viser trop droit à droite, ben, tu lui dis un peu plus à gauche. Si il est en train de viser au bon endroit, tu fais vibrer le téléphone et tu lui dis euh, « Oui, vas-y, ti ». Et, euh, et donc, ce n'était pas si compliqué à faire. J'en ai pas vu. Euh, donc, euh, donc, euh, donc euh, il y avait le côté euh, original. J'aime bien, bien l'originalité. Mm -hmm. Et en plus de ça, euh, moi, sur mobile, quand j'ai commencé sur iPod en 2011, il euh, y avait 3-4 jeux qui utilisaient le gyroscope. Et, mais je trouvais ça, mais fabuleux. J'étais sur mon siège de bureau et je tournais en mode « Oui <rire> !» Et, euh, et vraiment, j'adore ce gameplay. Après, j'ai découvert la Wii. Oh là là la Wii, mais quelle, mais quelle incroyable console avec genre Metroid Prime, Call of ah Duty. Oui. Alors, Évidemment. Call of Duty, c'est pas ouf, mais le gameplay de tir avec la Wii Mode est extraordinaire. Tu euh... pouvais t'arrêter à Metroid Prime, tu sais. Oui, je pouvais arrêter. Je pouvais... Mais, mais mon frère avec of et c'est vrai que c'est marrant de tirer sur des gens avec la Wii. Actuellement, les jeux sur lesquels je passe le plus de temps, c'est VR de tir. Alors, euh, je suis pas mal en ce moment sur des jeux Europe de l'Est. Donc, euh, délire un peu Tchernobyl, Stalker, Métro, mm -hmm. euh, en réalité virtuelle parce que, euh, que t'es physique, tu bouges. Il tu, tu... Y, y a un jeu qui m'a demandé à un moment donné de me jeter à terre pour esquiver une requête. Et ensuite, j'étais en train de ramper physiquement en réalité virtuelle sous une voiture, puis à perdre mon arme, à perdre mon chargeur. Et ça, c'est extraordinaire. Genre, le fait de devoir déplacer ses bras dans, dans, dans, dans un univers 3D, Euh, ça, ça rend la moindre action un peu plus compliquée. Mmh. C'est-à-dire que tu veux recharger, bah euh, sur un clavier t'appuies sur R. Euh, en VR t'es en train de prendre le chargeur, tu perds ton chargeur, tu vois, là là. Et il y a un peu, il y a un peu ce délire là. Et c'est vrai que dans mon jeu Les murmures du Soleil, quand tu quand tu déplaces le téléphone et que tu cherches ton ennemi et que à ce moment-là il y a genre deux aliens qui sont en train, il y en a un qui est en train d'attaquer ton fils, l'autre qui est à ta gauche en train de péter le mur, euh, il faut vite que tu fasses un droit de gauche et du coup il y a une sorte de panique mais qui vient avec le physique. Mm -hmm. Parce que tu te tournes, réellement, tu es full gauche, oh non, c'est pas là, full droite, oh non, je suis allé trop loin, un peu plus, ok, il faut être précis maintenant, pif, à ok, c'est bon. Et ça je, ça, je trouve que le gyroscope aide à, à cette panique. Mais du coup, une question me vient en tête, pourquoi les Murs Murs, -Murs du Soleil est un jeu portable Pourquoi tu n'en as pas fait un jeu VR Si justement, là, tu cherchais quelque part le, le, le physique dans le jeu vidéo mm -hmm. Pourquoi parce que les non-voyants n'ont pas de casque de réalité mmh. virtuelle. Et, euh, et en fait, le fait de faire un jeu, il faut aussi que tu penses à ta cible. Mmh. Et, euh, et je fais un jeu qui est jouable par tout le monde, mais qui est clairement à destination des déficients visuels. Et, et c'est comme si tu mettais une méga sucette mais derrière une vitrine fermée. Quoi. Mmh. Parce qu'ils parce qu ne vont pas dépenser, même les associations, parce qu'à la base, j'avais pensé aux assos. Et, et même les associations, c'est compliqué de dépenser 500 balles. Euh, pour juste une œuvre qui va être qui va être jouée par euh, peut-être neuf personnes dans leur association, enfin c'était compliqué. Alors que le téléphone, bah tout le monde l'a quoi. Mm. Alors oui, je perds justement en, en précision du gyroscope, mais je gagne tellement en communauté pot potentielle qui est que c'est c'est largement rentable, quoi. Alors on a parlé euh, du gameplay, on a parlé de comment il fonctionne, on va parler de la narration, et là je vais pouvoir ressortir de mon euh, carton un jeu euh, que euh, je... Euh que j'ai eu l'occasion un petit peu de, de, de découvrir il y a quelques années de cela, c'est Cazenor Igret, qui est, on parlait justement de, de jeux pour les non-voyants, pour le coup c'est un jeu Saturne, qui était fait pour les non-voyants, on était plutôt sur un visual novel, est-ce que tu mm -hmm. t'es basé justement sur, sur ce titre pour établir la narration des Murmures du Soleil Parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de liens entre les deux titres, même si on est sur des univers assez différents. Euh, je t'avoue que j'ai appris l'existence de ce jeu il y a deux jours quand tu m'as envoyé ton mot <rire> euh, j'en avais absolument jamais entendu parler donc je ne vois j'ai je, je, pas encore mis les mains dessus euh, mais par contre ce que j'ai pu lire euh, du, du jeu c'est justement visual novel donc assez peu de gameplay euh, alors que moi y a, dans, dans les murmures du soleil il y avait ce délire de tout le temps jouer ou quasiment à part pendant les dialogues enfin euh, pendant les tunnels narratifs mais sinon Euh, dans mon jeu, à partir du moment où t'es pas en train de tirer t'es es en train de te déplacer donc il faut que tu restes, tu mets ton doigt sur l'écran pour faire avancer le personnage et après tu cherches aussi à droite à gauche où est ton fils où est-ce qu'il faut aller, tu cherches les vibrations et du coup il y a ce concept de tout le temps être en train de jouer et tout le temps être euh, un peu dans la galère si t'es un voyant parce que, euh, euh, bon dieu il faut que j'aille où ah oui c'est là, ah oui d'accord ok ah oui d'accord, ah faut que j'aille là, ah mais en fait c'est pas si compliqué et là du coup si tu demandes un peu au joueur à la joueuse d'être un peu précis Euh, pendant qu'il est juste en train de se déplacer Et au moment où il se dit, attends, mais je suis vraiment en train d'aller au bon endroit, boum, le, le dialogue suivant qui se déclenche, ok, c'est bon, t'es en train d'aller au bon endroit. Mais Justement, par parlant euh... de dialogue, comment tu as fait pour façonner justement ces dialogues Je trouve qu'il y a beaucoup de précision dans les dialogues. Évidemment, il y a un, un, comment dire, un, un sound design qui est très travaillé, euh, comme tu l'as expliqué euh, il y a quelques instants. Mais au niveau justement de l'écriture des, de, de, des, des dialogues, des personnages, est-ce qu'on écrit de la même manière que si on était sur un jeu avec, euh, avec des images en vrai, oui. Je dirais qu'en vrai, oui. Euh, C'est-à-dire qu'il <coughs> y a un personnage qui est euh, dans, la, dans la tête du... du, du... Enfin, donc, il y a la fille qui donne des informations euh, dans la tête du, du personnage principal. Euh, elle, elle va vraiment donner des infos qui vont être précises et qui vont être macro, genre, va à droite, va à gauche, c'est pas par là, tu es en train d'aller au bon endroit. Donc, vraiment, ce genre d'infos-là. Et à part ce personnage-là, Bah, les autres personnages, ils parlent normalement. Et ça permet euh, à la joueuse ou au joueur de devoir imaginer. Un peu comme quand on lit un livre. Mm -hmm. Tu vois, genre, euh, bah, on était au bord d'une cheminée. Bah, la cheminée, elle est à droite, elle est à gauche, elle est grande, elle est petite. Elle est... Et, euh, et, et donc, il y a un peu ce côté, euh, ce côté livre, parce qu'en fait, mon jeu, c'est clairement un livre audio. C'est-à-dire que c'est un livre audio dans lequel tu vas devoir bouger et devoir tirer. Mais en fait, euh, c'est clairement un livre audio. Euh, et après pour les dialogues pour l'écriture des dialogues euh, c'est moi qui fais euh, la voix du père et la voix du fils <rire> et, euh, et du coup euh, il fallait aussi je me suis aussi fait kiffer sur l'écriture genre je, je voulais qu'il y ait telle intention telle chose et je me voyais en écrivant doubler les scènes euh, et, et donc y il avait, y avait ce côté euh, me faire kiffer aussi à moi pendant le doublage mmh. voilà Et puis est-ce qu'il y a une description des lieux Est-ce que justement on est un peu plus prolixe justement sur, sur la découverte des différents lieux qu'on arpente, ou est-ce qu'au contraire on laisse euh, vagabonder avec le sound design euh, le joueur ou la joueuse Ouais justement, on laisse, euh, on laisse vagabonder. C'est-à-dire que euh, par exemple au moment où on arrive au marché, il euh, y a le, le le fils qui dit euh, Ah, on est au marché, on n'a pas le droit de porter des armes. Hop, du coup, euh, tu mets un petit fusil de Chekhov et un peu plus tard dans le jeu, il ah, n'y a pas d'armes sur toi. <rire> euh, mais, euh, donc ça, et après, le fils dit, ben voilà, on est arrivé en ville, moi je me tire, euh, tu me suis avec la vibration, allez, ciao, et à partir de là, il y a juste des gens qui parlent, qui expliquent l'univers, qui, euh, ah, tu sais, depuis l'embargo, c'est la galère dans les affaires. Ou, euh, ah, j'ai perdu ma fille, il faut absolument que je la retrouve, l'État ne communique pas sur les prisonniers. Enfin, ce genre de... Et du coup, il n'y a pas vraiment de, de description visuelle de, de ce qu'il y a autour du joueur, mmh. mais par contre euh, le bruit des pas, c'est-à-dire que dans mon jeu, il y a euh, 370 je crois, footsteps différents et euh... <rire> Combien plus, plus, 370, Incroyable. mais parce qu'en fait, les footsteps, c'est le truc que le joueur ou la joueuse va le plus okay. entendre à chaque fois qu'il va marcher, ça va faire toc, toc, toc, toc, donc c'est vrai que ça paraît être un petit détail mais comme c'est le son qui va revenir le plus, il faut qu'il soit ultra précis et donc du coup, est-ce que le personnage est en train de courir, il va être plus, le, le footstep va être plus ou moins fort Est-ce que le personnage est en discrétion parce qu'il y a une phase d'infiltration euh, Sur quel sol il est euh, Aussi, genre, Par exemple, il, il est dehors au niveau du marché. Ça fait « ouf, parce qu'il marche sur du sable. Euh, et il avance un peu. Il va pour rentrer dans un hangar. Tu changes les footsteps. Toc, toc, toc, toc, toc. toc. Tu baisses le son de la foule autour. Euh, tu mets une petite résonance dans la voix des personnages qui sont en train de parler autour. Euh, et tout ça, ça va dire au joueur « ben voilà, t'es rentré dans un hangar ». Et pourtant, il n'y a personne qui a dit « tu veux bien, et bien rentrer dans un mmh. hangar ». Voilà. c'est le joueur qui euh, c'est le joueur qui imagine euh, mmh, qui imagine exactement. cette aventure. Donc vraiment le son pour donner les infos plus que les personnages, mais les infos macro euh, vraiment macro sont sont données par les personnages genre euh, bah ouais euh, euh, on arrive à la ville. Mmh. Voilà. Ah, le spider arrive, voilà, il y a un truc aussi à un moment d'entendre et et j'avais pas vraiment de trucs pour dire au joueur euh, c'est le spider comment je fais À ce moment-là, le fils dit ah oh, tiens, voilà le spider." C'est pratique. <rire> voilà. alors le jeu à euh, destination en priorité euh, des euh, personnes euh, non voyantes justement qu'est-ce qu'elle retire les personnes non voyantes de, de ce jeu euh, et je vais même d'abord avant cette question euh, te poser euh, celle concernant eh bien, euh, le playtest du jeu est-ce que tu as fait playtester le jeu à des personnes non voyantes et si oui quels sont les retours que tu as, as reçu alors je, euh, la Première fois qu'un envoyant a mis les mains sur mon jeu, j'étais du coup à un an trois quarts de prod. Donc le jeu est sorti en décembre et la première fois qu'un envoyant a mis les mains sur mon jeu, c'était en novembre. Waouh. Ouais. Donc euh, grosse pression pour savoir si t'avais bien fait les trucs. Si, si j'avais bien fait les trucs, mais en fait j'étais vraiment sûr de moi, genre euh, vraiment. Ok. Euh, et euh... t'étais sûr ah, parce, qu parce que tu avais une... déjà travaillé sur Unseen Forces Six. Oui, mais sauf qu'il a pas non plus été testé par des non-voyants. Un scene force vraiment, réellement, jamais un non-voyant n'a mis les mains dessus. Okay. Euh, et, euh, mais vraiment, il y avait un côté où j'étais sûr de moi, je savais que ça allait marcher, mais pour que ça marche, il fallait que le jeu il soit polish de fou. Que ce soit en termes des de, informations qui sont données, euh, le rythme. Le rythme, c'était le truc qui m'a vraiment pris beaucoup de temps. C'était passionnant, hein, mais euh, déclencher le dialogue à 0,1 seconde de précision. Tous les dialogues du jeu... Alors, c'est la pire façon de faire des dialogues. Hein. La prochaine fois, je ne ferai pas comme ça. Mais tous les dialogues du jeu, c'est machin parle, tu attends 0,7 seconde, machin parle. Ensuite, tu fais avancer le, le joueur ou la joueuse euh, jusqu'à ce trigger box. Tu attends 0,2 seconde, tu lances la musique à 35 secondes euh, de, du début de la musique pour qu'au moment où le, le joueur dit oh, « On va prendre les piles !» À ce moment-là, euh, « Oh mon Dieu, il y a la musique qui fait wouin, wouin, wouin !» Et du coup, il y a une précision vraiment extrême sur sur sur le déclenchement de tous les sons et de tous les dialogues euh, quand je le refrais je ferai pas comme ça je je j'inventerai un système en amont pour pouvoir être précis parce que là c'était beaucoup de trop de temps c'était génial hein, mais c'était beaucoup de trop de temps pour pour faire quelque chose et euh, et du coup je savais que mon jeu pouvait être bien que s'il était poli à fond et c'est pour ça que j'ai attendu attendu attendu avant de le faire tester à des non voyants parce que je me voyais pas présenter un jeu à un non voyant et qu'il me fasse Mouah. voilà j'aime pas aller <rire> donc, euh, donc j'ai voulu, euh, voulu que mon jeu soit, soit vraiment, euh, vraiment top enfin, vraiment on point quoi et quand je suis allé à l'association du coup c'était l'association Unadev de Pau euh, Unadev c'est euh, non je, je ne te dirai pas j'ai oublié le sigle mais une association des non-voyants présente en, fr en France okay. et il euh, y avait deux personnes Un méga geek avec euh, casquette One Piece, euh, tout ça, euh, déficient visuel. Et une autre personne euh, qui s'appelait Jean-Philippe. Euh, Jean-Philippe, il a 55 ans, euh, il ne joue pas du tout aux jeux vidéo. Euh, et donc, du coup, quand je lui ai dit, euh, oui, voilà, on va tester le jeu et tout ça. Euh, ah ouais, moi, de toute façon, les jeux vidéo, ça ne m'intéresse pas, euh, j'aime pas et tout. Je suis mode, ok, d'accord, super. Mais après, d'un côté, c'est un déficient visuel. Il n'y a pas énormément d'œuvres qu'il a pu avoir dans les mains pour pouvoir jouer. Donc, c'est un point de vue qui est compréhensible. Et déjà, ça partait un peu mal. Euh, ensuite, euh, je voulais leur faire tester un moment particulier du jeu. Donc, je leur mets dans l'histoire, je leur dis ce qui s'est passé avant, euh, avant qu'ils prennent le téléphone. Mm -hmm. et, euh, et ils me disent « Ah, c'est de la science-fiction ah, » J'ai jamais réussi à rentrer dedans. Euh, c'est bon, ça, ça me soude, J'aime pas. Euh, Il y a plein de films qui sont dispo pour les déficits visuels en science-fiction et, euh, et j'ai jamais kiffé et tout. Euh, et moi, j'étais là un peu complètement fébrile alors que l'autre geek était en mode « Ah ouais, ça, ça va être trop bien et tout !» Donc, j'avais une personne qui était grave chaud pour mon jeu et une personne qui était mais d'une froideur extraordinaire. Et euh, donc, je leur fais tester mon jeu. Moi, je suis en panique, je tremble. Et puis, euh, des moments où ils esquissent un sourire ou qu'ils esquissent un pas sourire, je me retourne, j'ai une petite larme qui coule, je me sèche et je le regarde en mode, mmm, tout va bien. Et, euh, et puis, au bout d'une dizaine, vingtaine de minutes, euh, je leur dis, c'est bon, vous avez, vous avez testé ce que je voulais vous faire tester. Vous pouvez arrêter. Et euh, sauf que Jean-Philippe a le casque avec le son très fort, parce qu'en plus, il est à moitié sourd, et donc du coup il a vraiment le casque très très fort, donc il ne m'entend pas. Donc je lui tapote un peu sur l'épaule, euh, il enlève son, son écouteur gauche, et je lui dis « Voilà, vous, vous avez testé euh, ce, que, ce que je voulais que vous testiez, euh, vous pouvez arrêter. » Il me dit « Ah non !» Et il remet son casque, et il part, il part pour jouer. Et là, j'ai eu un espèce de « Je me suis liquifié feuille morte ah, !» et, et là, j'ai compris que « Ok, mon jeu marche. » Incroyable, incroyable. Mais est-ce qu'il est allé au bout du coup Alors non parce que du coup il est pas, euh, il, était pas euh, il était pas terminé Il était pas terminé ok euh, le, le, Alors si le jeu était terminé sauf le générique de fin et, Mais sauf que il fallait que je m'en aille Enfin en gros la, la session a duré une heure et demie Et ils ont joué réellement trois quarts d'heure Du coup ils ont pas pu, ils ont pas pu aller, euh, aller au bout du jeu euh, Mais à ce moment-là mon jeu marchait sur bah, le téléphone du geek Et du coup, le, le geek est reparti chez lui, il a fait le jeu, il l'a fait deux fois, il m'a envoyé un message de sept minutes pour me dire que j'étais un être extraordinaire. Et là, j'ai franchement, cette journée-là, mais m'admets, wow, c'est fou <rire> <rire> Voilà, donc euh, c'était donc un peu, la... pas la consécration, mais le... la validation, si tu veux, uh -huh. d'un an et demi de taf, enfin un an, trois quarts de taf. Et, euh... et après, il restait juste bah, les bugs à virer... Euh... Parce que parce que bah, si le joueur est en train de tirer et qu'à ce moment-là il meurt, bah, quand il va recommencer le jeu, il sera dans le menu mais il pourra tirer. Ah oui mais non, tu n'es pas censé pouvoir tirer dans le menu principal en fait, mon ami. Ce genre de ce genre de bug à peu près. Tu as eu mais, euh, euh, mais voilà. tu as eu des retours du coup depuis la sortie du jeu donc euh, un peu plus de un peu plus de deux mois maintenant, quasiment trois après la sortie du titre. Est-ce que tu as eu des retours de, de personnes non voyantes euh, d'autres régions Alors... de France ou, ou, ou peut-être ouais. d'autres associations? Complètement. Euh, en fait, euh, l'association Unadev euh, m'a intégré dans une réunion euh, pour parler de mon jeu à, aux associations Unadev de toute la France. Et euh, donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai des, des rendez-vous prévus là en avril pour me déplacer à Toulouse, à Lille et à Toulouse, Lille et Paris. Euh, et, euh, et Rennes ou Nantes, je ne sais plus, soit Rennes, soit Nantes. Et euh, pour aller bah, euh, faire tester mon jeu, euh, faire découvrir mon jeu dans ces associations-là. Et j'ai eu, eu des retours des non, de non-voyants, mais pas tant que ça, finalement. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des non-voyants qui ont joué à mon jeu dans les associations, mais finalement, je n'ai pas eu leur retour encore. Euh, parce qu'ils vont faire des retours avec les gens qui gèrent l'asso et tout ça, et donc ils sont censés me faire un mémo, euh, un, un texte pour me dire ce qui va et ce qui ne va pas. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu les retours des non-voyants. J'ai surtout les retours de voyants Euh, J'ai beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de soutien, mais, euh, mais en gros, donc le jeu est sorti il y a trois mois, euh, et je tournais autour de 30-40 téléchargements. Euh, sachant que ce 30-40 téléchargements, tu comptes les désinstallations. Okay. Donc en gros, les, il y avait une quarantaine de personnes qui avaient mon jeu actif sur leur téléphone. Euh, et il euh, y a 5 jours, du coup, il y a jours, il y a eu des euh, Pégases. Il y a, et, y a eu euh, là, beaucoup de à... gens. <rire> et ouais, et ça a multiplié par beaucoup trop, puisque je suis à plus de 600 actuellement. J'étais ouais, à 500 hier, lorsque moi j'ai téléchargé le je, jeu, qui ne marche pas malheureusement sur mon téléphone. Il est trop vieux, donc euh, malheureusement j'ai pas pu. Monsieur Pote, ta faute. Mais je suis pas ingénieur moteur, je sais pas faire. C'est la, la faute du téléphone que j'ai, qui est beaucoup trop ancien. Ouais. Euh, mais oui, effectivement, j'étais à plus de 500 donc. Euh... Ouais, ouais. Ce qui va me permettre de, de, parler, de parler des Pegases, euh, puisque tu disais que tu avais passé une super journée avec justement euh, ce playtest de, euh, des murmures du soleil. La, la, la soirée des Pégases, elle était extraordinaire, non Ah oui, c'était euh, c'était inespéré, <rire> inattendu. Euh, je, je Je pensais venir pour potentiellement gagner l'accessibilité. Mais, mais Wednesday a fait un taf extraordinaire mmh. sur l'accessibilité de leur jeu euh, et en vrai si tu, si tu rationalises un peu le truc c'est quoi l'accessibilité L'accessibilité c'est que les gens, que tous ceux qui veulent jouer à ton jeu puissent jouer à ton jeu bon bah toi t'aurais bien voulu jouer à mon jeu, tu peux pas tu vois, et vrai. ça ça fait partie de l'accessibilité et du coup certes mon jeu est jouable par les déficients visuels mais finalement tous les gens qui ont un téléphone de plus de 5 ans ne peuvent pas jouer et ils auraient voulu peut-être Et ça fait que bah, ça, on a accessibilité, euh, psss, Là où justement, Wednesday a fait un taf extraordinaire avec euh, un menu option. Tu l'ouvres, tu es en mode, ah oui, d'accord, ah, on peut faire tout ça dans un jeu. Euh, voilà, donc, euh, donc un peu, euh, finalement, c'était un peu logique. Et puis, une fois que je ne l'ai pas eu, une fois que c'est passé et que Wednesday l'a eu, je me suis dit, bah écoute, c'est cool d'être venu jusqu'ici. Euh, tu as ton petit, tu as, as ton jeu qui est à côté de Expédition 33. Euh, par exemple, euh, tu, tu as ton nom qui est cité devant, euh, devant je ne sais plus combien Samuel Etienne avait du word, mais on va dire beaucoup. Euh, plus les gens de la salle, les gens dans la salle sont bah, des, des travailleurs du jeu vidéo, donc potentiellement des recruteurs, des éditeurs. Des, euh, et puis, c'est regardé par plein de gens, bref. Et euh, donc, c'était déjà super cool d'être venu. Et puis après, euh, bah, la dame, elle est venue, elle a dit de fermer les yeux. Et moi, je m'y attendais tellement pas. Quand la, quand, quand la dame est arrivée, elle dit « Ben, Vous vous souvenez de voir mes, votre meilleur moment gaming Fermez les yeux, vous vous rappelez de, de l'excitation et tout. Moi, j'étais en mode « Ok, c'est une super intro, je ne vois pas vraiment ce que ça vient faire dans les jeux mobiles, mais d'accord, let's go », surtout que les deux autres concurrents de jeux mobiles, c'était euh, un jeu de plateforme et un match 3, donc ils ne sont pas forcément des moments profonds en, en, en, en termes de sensations gaming. Mm -hmm. et, euh, et, mais mais j'étais tellement en mode « De toute façon, je ne vais pas gagner » que je n'ai pas du tout tilté. Et jusqu'au moment où elle a envers l'enveloppe mais en fait c'était à dessin. La dame, elle le savait, <rire> c'est sûr. Euh, c'était complètement à <rire> dessin. Et moi, j'étais complètement perdu. Et, euh, ouais. Je... Euh, c'était. Euh, je sais. J'ai même pas de mot. J'ai pas encore trouvé le mot. <rire> c'était. Euh, c'était Sangoku Super CN7. Tu vois, genre c'était. Euh, je sais pas. Qu'est-ce qui te vient lorsque tu. Tu montes. Tu montes sur scène à ce moment-là. Euh, euh, je, euh, je sais pas, j'ai une explosion de cerveau, déjà, euh, je pense à rien, je, sais, je, je, je, je tremble, ah mais je tremble comme une feuille, mon grand-père avait Parkinson, et je te jure que j'ai exactement la même démarche que lui, et quand j'ai regardé la vidéo, ça m'a fait trop rire, j'étais en mode rip grand-père, mais, euh, mais vraiment le, le côté euh, hyper tendu, à marcher avec les bras qui peuvent pas bouger, les jambes qui peuvent pas bouger, et à trembler comme une feuille, tu vois, et, euh, et après qu'est-ce qui me vient euh, Euh, c'était euh... j'avais raison voilà il y a il y a ce côté j'avais raison il y a ce côté euh... quand euh, quand on veut on peut attention euh, j'ai beaucoup de chance j'ai mmh. j'ai la chance d'avoir des parents derrière moi j'ai la chance d'être blanc en France j'ai la chance j'ai j'ai mille chances euh, et, et, et et vraiment euh, sur cette chance là je peux pas dire que non elle ne m'a pas aidé mais il y a ce côté euh, c'est là que je voulais arriver et c'est là que je suis Euh, tu sais viser les étoiles au pire t'arriveras en haut de la montagne euh, euh, mince je me suis retrouvé dans les étoiles et du coup maintenant je fais quoi <rire> est-ce est que ça peut, ça peut faire changer quelque part euh, euh, notamment euh, la réflexion autour de l'édition de jeux vidéo pour, pour des personnes qui sont bah, qui ont des, des, des déficiences visuelles ou, ou des handicaps euh, tels qu'ils soient est-ce que Est-ce que ça peut être une première pierre T'en as discuté peut-être avec des éditeurs. Tu disais que tu avais reçu plein de messages euh, de soutien, mais peut-être aussi des éditeurs qui t'ont contacté. Est-ce que tu as eu ces réflexions-là, ces, ces, réflexions ces discussions-là avec, euh, avec des gens Alors malheureusement, pas encore. Finalement, les éditeurs qui m'ont contacté, c'est pas trop pour de l'accessibilité. Mm -hmm. C'est juste pour euh, du jeu vidéo. Enfin, euh, il y a diffé différents types, mais du jeu vidéo classique. Euh, soit du cozy Game... Euh, soit du RTS, pour l'instant c'était les deux éditions hein, avait, enfin les deux éditeurs avec qui j'ai parlé et euh, donc finalement non, on m'a pas trop contacté pour, pour faire des jeux, pour un peu euh, changer l'industrie tu vois même si l'industrie a fait des bons en avant euh, extraordinaires, si tu regardes Last of Us Last of Us, ex accessibilité extraordinaire ah, c'est oui, un, euh, un jeu qui a vraiment énormément de budget où c'est euh, compliqué de, de, de faire de l'accessibilité avec autant de features dans le jeu et tout ça, et finalement, ils ont, ils ont vraiment fait un, un, un très bon taf. Euh, je pense que le jeu vidéo actuellement, enfin, il y a plein de gens qui le pensent, hein, mais je pense que le jeu vidéo est en train de, tour, de, de prendre un tournant avec justement ben, euh, les, les, les gros studios qui commencent un peu à tomber, les petits studios qui explosent. Euh, donc, euh, donc, les choses, les choses changent. Et on, je pense qu'on est en train de se rendre compte qu'on on peut pas faire un jeu pour tout le monde. Faire un jeu pour tout le monde, c'est finalement faire un jeu pour personne. Euh, et, euh, et avec la facilité euh, de faire des jeux aujourd'hui, le fait que tout le monde puisse faire un jeu, on peut n'avoir que des jeux niches. Parce qu'en fait, finalement, il n'y a que des niches dans le jeu vidéo. Et plus le temps avance, et plus les gens vont chercher, vont essayer de se mettre dans une niche, Euh, c'est à dire que bon bah, ils, ils ont joué à Call of Duty et Battlefield pendant 10 ans et FIFA, et FIFA et Forza pendant 10 ans mais, euh, mais à un moment donné euh, ils veulent autre chose ils veulent, veulent, veulent qu'on leur propose des, des expériences différentes pas tout le monde hein, on est d'accord qu'il y a plein de gens qui, qui se complaisent le vendredi soir à allumer leur console et aller sur un jeu euh, euh, sur un jeu on va dire classique et, et c'est très bien et c'est une très bonne chose euh, mais il y a beaucoup de joueurs qui, qui, qui essaient de se mettre dans une niche parce que Bah en fait, c'est des joueurs hardcore. Hardcore, pas dans le sens euh, no life, hein, mais hardcore dans le sens euh, ils connaissent 12 types de gameplay différents. Mmh. Tu leur mets une manette dans les mains, ils savent jouer. Qu'importe la manette, qu'importe le jeu, qu'importe le support, qu'importe tu leur mets le truc dans la main, ils voient le jeu, ils savent jouer. Euh... Et donc du coup, ils veulent, euh, ils veulent presque ne plus savoir jouer. Tu vois ils veulent euh, découvrir autre chose. Ils veulent, euh... Et... Et je pense qu'aujourd'hui, les éditeurs ont tout à gagner à se lancer là-dedans. Mais sauf que se lancer là-dedans, c'est prendre beaucoup de risques. Donc c'est plutôt des petits éditeurs, ou en tout cas des éditeurs qui vont, qui vont allouer évidemment, pas énormément d'argent à tel bah, ou tel projet. Justement, t'en parlais avec les Murmures du Soleil, est-ce que euh, ce serait un projet euh, si difficile à mettre en place financièrement pour un éditeur Oh non Enfin, ça dépend, ça dépend si difficile ou pas, mais euh, le, le, ce qui coûte de l'argent dans l'industrie du gaming, c'est de payer les employés. Mmh. Et, euh, et payer les employés, bah, si tu veux faire un jeu, si tu mets un an avec cinq employés, bah, déjà, euh, ça, commence à, ça commence à chiffrer lourd. Tu vois. Donc, il euh, faut aussi que le scope du jeu soit, euh, soit, soit adéquat euh, par rapport à l'argent investi. Et c'est justement là où les très gros studios, ils se retrouvent avec des scopes énormes, avec des argents investis énormes. Et puis, au moment où ils vendent le jeu, mmh. Mmh. Donc euh, donc euh, donc ouais je pense que là dans les dans les prochaines années il y a beaucoup de tout petits jeux qui vont exploser il y en a déjà il y en a déjà plein tu regardes le succès d'Undertale tu oui, regardes le succès sûr. de enfin tu vois il y a plein de petits jeux mais là on parle, de là, on parle beaucoup de enfin on parle de jeux accessibles Euh, ah ouais. à une tranche de la population qui habituellement n'a pas justement cette pas. possibilité de jouer à des, à des jeux vidéo. Et, et l'exemple que tu montres avec les murs murs du Soleil il est très intéressant parce que effectivement ça demanderait de payer un ou des développeurs pour pouvoir développer un jeu de ce type mais par rapport à un projet euh, pas forcément double pas forcément A AA ou triple A mais par rapport à un, des projets euh, de jeux vidéo indépendants Euh, je pense qu'il y a moyen de, de réaliser quelque chose euh, avec une échelle tout à fait satisfaisante, avec un budget maîtrisé euh, pour des personnes qui n'ont pas la possibilité de, de jouer. C'est pour ça que, moi, les Murmures du Soleil me, me paraissent très intéressants, parce qu'ils montrent, mais peut-être que je me fourvoie, qu'on est capable de réaliser des jeux pour des personnes qui ne jouent pas habituellement, euh, et des jeux qui sont intéressants euh, pour, pour ces personnes-là. Donc... Euh Oui. Euh, oui tout à fait euh, alors il y a peut-être un truc qui va être intéressant c'est euh, ce qui coûte le plus cher en JV dans les gens qui travaillent c'est le graphisme, mmh. c'est l'animation c'est euh, les shaders, c'est tout ça et c'est vrai que si tu fais un jeu sans images euh, t'as pas tout ça, donc en fait t'as une énorme partie euh, d'argent qui est pas allouée à ça et qui peut être allouée à autre chose euh, et, mais ça je pense que les, les éditeurs ils le, ils le comprennent pas parce que Parce que euh... euh... j'ai euh... l'impression, peut-être, peut-être que je vais dire, je vais dire des bêtises, mais j'ai l'impression que les investisseurs aiment bien investir beaucoup pour gagner beaucoup mm. et aiment pas investir un peu pour gagner moyennement. Je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Puis il y a aussi cette mais volonté euh... de ta part, parce qu'on l'a pas précisé depuis le début de l'émission, et ça c'est mon erreur, euh, de dire que le jeu est entièrement gratuit. Est que, ah oui, le bon, jeu est bon, gratuit, à sans pas pub, un seul, euh, un seul centime pour pouvoir jouer au Murmur du Soleil, ce qui est quand même assez ouais. extraordinaire. Et, euh, et surtout sans pub aussi, parce que surtout pas <rire> briser le rythme. Euh... Ben en fait, euh... encore une fois, j'ai la chance de pas avoir besoin d'argent. J'ai un toit euh, j'ai un toit et j'ai à manger. Donc, euh... donc actuellement, j'ai pas besoin d'argent, et donc j'ai pu faire ça. Et le fait de faire un jeu gratuit, ça permet qu'il soit accessible à tout le monde, enfin à tous ceux en tout cas qui ont un téléphone récent. Euh... <rire> Et euh, ça, euh, ça permet d'envoyer le joueur, enfin si on, si on vire les pubs, ça permet d'envoyer la joueuse ou le joueur dans l'action et de ne pas le couper. Mais tu vois le, le concept du temps de cerveau disponible mmh, bien sûr. Bah, Là du coup, ton temps, il est utilisé pour toi. Voilà. Euh, après, on est très mauvais dans la famille pour se vendre, on n'arrête pas, avec les cousins, on n'arrête pas de se dire, non, mais on, est, on est trop nul pour faire de l'argent. Mais euh, mais c'est on n'est pas là sur terre pour faire du fric. Enfin mmh. je pense enfin en tout cas nous euh, et euh, et du coup euh, du coup c'est pas grave. <rire> voilà. Moi ça, ça fait ça fait ça fait ans enfin ça fait trois ans que je fais ce que j'aime. Euh, bon certes j'ai pas encore été payé pour ça mais euh, mais bientôt. Ah. Et euh, et si je fais ce que j'aime ben euh, c'est pas grave en fait. Tu vois enfin je sais pas je suis pas sous un pont et je fais ce que j'aime. Donc la vie est belle. On te, on te souhaite justement euh, d'être payé euh, à la suite. Parce que la suite, c'est mmh. quoi pour toi euh, Est-ce que c'est repartir sur un projet personnel ou est-ce que c'est au contraire rentrer dans l'industrie euh, comme on te l'a euh, proposé euh, mmh. il, y quelques, bah, il y a quelques jours? Alors j'ai deux suites dès que mon projet fini, a été fini, euh, j'ai couru vers un autre projet, un jeu de rôle papier, en utilisant Unreal Engine, enfin euh, genre en mélangeant euh, du coup. Euh, Euh, projecteur, Henry Engine, son, musique, enfin genre plein de trucs, mais du coup en jeu de rôle papier. Donc vraiment pour euh, pour pour pas avoir un, un, un moment de latence en mode ah, euh, je sais pas quoi créer, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Euh, mais sinon dans le projet pro, euh, est-ce que j'ai le droit de dire des des des, des noms de boîtes? Euh, vaut mieux pas. Sur euh, non non sur non embargo. Euh, non non non non. Vaut mieux pas. Euh, non, non, donc donc voilà là, la la suite du projet, enfin la suite euh, la suite de mon de, de de ce que je veux faire c'est euh, Euh, juste après, euh, après cette interview, je vais aller faire ma lettre de motivation. Euh, voilà, aussi, aussi classique que ça. Je retourne, je retourne dans ce que je faisais il y a 4 ans. Mais, euh, mais sauf que maintenant, euh, j'ai une clé, forme de euh, Pegasus. Oh <rire> Eh bien oui, cette interview va bientôt toucher à sa fin, mais avant tout ça, et avant de parler du calendrier des jeux français, on a beaucoup de jeux à vous présenter. Est-ce que tu as, euh, Sacha, des petits titres à nous recommander euh, d'amis, euh, de jeux qui sont sortis, ou de jeux qui vont bientôt sortir Il y aurait plein de titres à lâcher. Il y a plein de créations françaises qui sont vraiment super, et, euh, et, et même que je ne connais pas, c'est sûr. Sûr et certain que l'année prochaine, genre, je vais trouver des jeux français qui. Oh, J'étais pas au courant que ça était sorti, enfin, que ça allait sortir et tout extraordinaire. Donc il y, y aurait vraiment euh, beaucoup de jeux à, à, à citer, mais, euh, mais là, les deux derniers français que j'ai en tête, euh, c'est euh, euh, un jeu qui est complètement full gratuit aussi et un autre dont la démo est gratuite mais le jeu est payant. Euh, le premier, c'est Garden, Garden Rivals. Hop, pardon, il y a Steam qui est en train de manger ma connexion. Euh, parce que je voulais être sûr du titre. Euh, y a, le premier, c'est Garden Raleweiss. C'est un, un mini-jeu top-down euh, à jouer avec les potes. Et en gros, l'idée, tu joues un petit personnage euh, dont le gameplay se rapproche un peu de League of Legends. Donc, euh, on le déplace euh, bah, à droite, à gauche. Euh, on peut euh, flasher euh, à travers des murs. Euh, on peut euh, stun les ennemis, Enfin, euh, ce genre de choses. Et euh, l'idée, c'est de récupérer euh, des... de l'engrais pour faire pousser sa fleur. Et donc, du coup, tous les joueurs vont au centre de la map pour essayer de récupérer l'engrais. Tout le monde se casse un peu la tronche. Et, euh, et puis après, on essaie de ramener euh, l'engrais chez soi. Et euh, c'est une sorte de Mario Party, partie vraiment très rapide. Euh, ça, la partie, elle dure 10 minutes. Le jeu, il se télécharge en une. Genre, il fait euh, 150 mégas ou un truc comme ça. C'est vraiment tout petit. Il euh, y a la map euh, d'hiver qui vient de sortir, qui est vraiment très, très belle. Et, euh, et voilà, donc c'est le, le, le petit jeu pour passer un petit moment entre potes, vraiment très sympa, qui est full gratuit, fait, okay. euh, fait par un ami. Et euh, le deuxième, je cherche le titre parce que je l'ai découvert avant-hier, c'est Space Is Unknown, qui est développé par OneAdev. Euh, le pitch est très simple, alien isolation en multijoueur. Voilà, avec un, une espèce de macro de l'étale compagnie. Donc en mode, bah on, est, on est quatre dans un vaisseau et on va aller chercher des des artefacts ou des espèces euh, méchantes dans des vaisseaux abandonnés, et c'est vraiment, c'est assez réaliste. Enfin, c'est pas sérieux c'est vraiment très réaliste. Le jeu tourne très très bien, alors que j'ai pas la config minimum pour le faire tourner, et pourtant, euh, le jeu tourne bien. Et, euh, et voilà, la démo, c'est euh, Alien Isolation, enfin, euh, le, le pitch du jeu dont la démo, c'est Alien Isolation en multi. Ça fait le taf. Ça, on, a, on a bien flippé, ça, ça fonctionne. Voilà. Et eh ben tu as bien Et encore une fois un jeu euh, dispo gratuitement euh, en démo. Voilà. Tu as bien fait de parler de Species Unknown. Donc il est dans le calendrier des jeux français, euh, lui. Et justement c'est le moment de parler des jeux présents dans le calendrier, il y en a beaucoup en cette deuxième quinzaine du mois de mars. On va commencer par Barda, on parle très peu euh, d'accès anticipé dans le calendrier, il y a toute une section accès anticipé. Bah, Barda lui, euh, il euh, est sorti le 9 mars dernier, il est euh, développé et édité par Mudita Games, et je dis bien édité par Mudita Games parce que eh bien, son euh, éditeur l'a lâché euh, deux jours avant l'accès anticipé, Donc si vous voulez euh, soutenir euh, les devs responsables de ce roguelike de survie euh, où il faut gérer son inventaire, eh bien n'hésitez pas à aller les soutenir Barda B A R D A. J'adore le concept. fan. Il est beau en plus. Il est magnifique comme jeu. Ouais, il est vraiment très très joli. MGTT Studio, on avait parlé euh, de MGTT Studio, c'était chez PSI, avec euh, Magical Greenhouse, et eh bien le 17 mars 2026, euh, ce n'est plus euh, une serre et des potions que vous allez devoir fabriquer, ce sont euh, des euh, petits sacs voilà, que vous allez pouvoir eh bien, euh, créer, fabriquer euh, des petits sacs, mais aussi euh, des euh, porte clés, euh, ça sort le 17 mars, toujours avec cette DA euh, très euh, stylisée, Trinket Bag Maker, c'est le nom de ce nouveau titre. 17 mars prochain, donc... Un autre jeu qu'on a présenté dans Indie 500, c'était à la Paris Games Week, dans le calendrier des jeux français, c'était Ivy. Euh, ça sort donc le 18 mars, c'est développé par Out of Time. Euh, c'est, euh, je le rappelle, eh bien, ce mélange de euh, Tower Defense et de FPS. Et si vous voulez plus d'informations, eh il y avait eu une petite interview sur laquelle on revenait euh, sur le euh, principe du jeu à découvrir donc ce mois-ci. Eversiege Untold Ages, c'est édité par DiviLegers, c'est développé par Tindalos Interactive. On est euh, à nouveau ici euh, sur un jeu euh, tactique, ça sort le 26 mars prochain. Et si euh, ça vous intéresse, eh bien on est euh, sur un jeu euh, d'action et de stratégie jouable en solo ou euh, jusqu'à 3 en cop. Et on est sur un jeu de style roguelite. Ah, la démo est dispo gratuitement Pardon. Eh, la, est... <rire> la démo est dispo gratuitement. <rire> Let's go, ça part. <rire> My Idol Witch, on change totalement de registre puisque ici, vous allez pouvoir observer une petite sorcière qui prépare des potions. Alors, vous pouvez Regardez la sorcière préparer des potions, mais vous pouvez aussi vendre vos potions, vous pourrez également habiller euh, la sorcière euh, que vous avez, c'est développé par Falling NT, c'est édité également euh, par euh, Falling NT et donc euh, ça sort le 26 mars prochain. On poursuit et on termine bientôt avec Chlorolink. Ça sort normalement le 27 mars prochain. Ça devrait être d'ailleurs le prochain épisode d'Indie 500. Et c'est un jeu dans lequel eh bien, vous devez gérer une, une sorte de comment dire, une sorte de, une sorte de clairière, voilà, pour justement, eh bien, ramener la lumière dans l'environnement dans lequel vous êtes. C'est développé et édité par Lei Wellin, et c'est donc sorti, ou plutôt, ça sortira le 27 mars 2026 et on termine par à la mine, ou plutôt on termine par aller à la mine euh, c'est euh, développé par le studio des créatifs ça sort euh, le euh, 30 mars prochain c'est un jeu de stratégie où des nains s'affrontent pour devenir propriétaires, euh, donc voilà vous avez euh, l'occasion eh dans ce euh, petit jeu euh, de euh, partir à euh, la euh, recherche de différentes euh, ressources en euh, éliminant évidemment euh, les euh, différents adversaires qui sont présents euh, sur votre Trajectoire en utilisant de la dynamite. 30 mars 2026 pour euh, ce dernier jeu euh, présent dans le calendrier des jeux français. Il y en a plein d'autres évidemment. On vous laissera le lien dans la description. J'ai vu que tu étais très intéressé par certains titres, euh, mon cher. Ah complètement, complètement. Ça va partir en téléchargement. Je vais aller appeler mes potes. On va jouer à ça ce soir. <rire> <rire> Sacha Elzieux un grand merci à toi d'être venu dans Trace pour nous avoir parlé des murmures du Soleil c'est sorti le 30 décembre dernier on le rappelle c'est un jeu mobile c'est un jeu gratuit alors il se peut que si vous ayez un mobile assez ancien malheureusement vous ne pourriez pas vous ne pouviez pas jouer au jeu mais voilà euh, n'hésitez pas à euh, découvrir euh, ce titre assez particulier merci encore Sacha d'être venu dans l'émission est-ce que tu veux rajouter un dernier mot à nos auditeurs et à nos auditrices que la force soit avec nous ah c'est un bon mot ça pour un fan de Star Wars <rire> merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir euh, suivis je vous rappelle que vous pouvez retrouver les précédents épisodes euh, du euh, podcast Indie 500 sur toutes euh, les plateformes de streaming et nous bah, on se retrouve dès, euh, dans deux semaines pour un nouvel épisode en compagnie de développeurs ou euh, de développeuses françaises et français, et si jamais vous appréciez les jeux, n'hésitez pas à les wishlist, n'hésitez pas à laisser également un petit commentaire si vous avez le jeu sur Steam ça aide énormément les développeurs et les développeuses autour d'eux merci à vous tous, et rendez-vous donc dans deux semaines pour un nouveau tour de piste.